fait en français Le conte du coupeur de bambou Il était une fois un coupeur de bambou qui vivait avec sa femme dans une vieille hutte Tous les matins, il alla à la forêt pour couper des bambous et les ramener à la maison Lui et sa femme fabriquaient alors différents objets avec ces bambous et les vendaient sur le marché C'était un couple de pauvres gens sans enfants. Mais pourtant, ils étaient heureux ensemble. Un jour, alors qu'ils coupaient des bambous dans la forêt, ils remarquaient un bambou étrange au milieu des autres. Le bambou brillait aussi fort que la pleine lune. Le coupeur de bambou était très curieux. Avec prudence, il fit une petite entaille dans le bambou pour essayer de l'ouvrir. Et quand il ouvrit... Il ne put en croire ses yeux. Ah « Ah Oh C'est... c'est une petite fille !» Il y avait une minuscule petite fille à l'intérieur. Elle était aussi grande que le pouce du coupeur de bambou. C'était l'enfant la plus jolie qu'il ait jamais vue. Il décida immédiatement de l'emmener chez lui pour sa femme. « Il sortit délicatement la petite fille dans la paume de ses mains et marcha prudemment vers sa maison. Il fallait faire attention de ne pas l'écraser. « Vite, ma chérie Viens voir ici ce que je te ramène !» Il raconta l'incident et ouvrit lentement ses mains. Et instantanément, toute la maison s'illumina. Le couple fut très surpris. « Elle brille comme la lune. On devrait l'appeler Claire de Lune. »« Claire de Lune Elle est magnifique !» La femme prit une étoffe et posa Claire de Lune dessus. Tandis qu'elle l'admirait, une douce brise entra par la fenêtre. La petite fille faillit s'envoler des mains de la femme. Celle-ci essaya de retenir Claire de Lune autant que possible. À la fin, quand le vent s'arrêta, Le tissu disparu et la petite fille se transforma alors en un bébé de taille normale. Le couple échangea un regard plein de surprise. Euh, <rire> notre petite Claire de Lune va nous apporter beaucoup de bonheur. Le lendemain matin, le coupeur de bambou retourna dans la forêt pour y couper des bambous. Hein? <rire> Hein? Tout à coup, le coupeur de bambou et sa femme comprirent ce qu'il se passait. C'était leur petite claire de lune qui avait apporté la chance avec elle. À partir de ce moment, le coupeur de bambou revint chaque jour à la maison avec une pépite d'or. Ils finirent par devenir riches Ils offrirent à Claire de Lune de la bonne nourriture et de beaux vêtements faits de soie. Les mois passèrent et Claire de Lune grandissait plus vite que jamais. Très rapidement, Claire de Lune devint une très belle jeune femme. Ses cheveux semblaient faits d'un fil de soie encore plus cher que celui des robes qu'elle portait. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Sa voix était aussi douce qu'une plume et son sourire était encore plus brillant que la lune elle-même. Elle était de toute évidence la plus belle jeune femme de la Terre. Mais le coupeur de bambou avait de quoi s'inquiéter un peu. Les villageois venaient de commencer à lui poser des questions à propos de la jolie jeune fille dans leur maison. Une nuit, quand Claire de Lune s'endormit, le coupeur de bambou alla parler à sa femme. « Je suis inquiet. J'ai dit à tout le monde qu'on l'avait trouvée seule dans la forêt. » et qu'on l'avait ramené à la maison pour prendre soin d'elle. Mais elle a grandi maintenant, et il parle tout bas de son incroyable beauté. « Je sais On ne pourra pas la garder à la maison pour toujours !» Le lendemain, le coupeur de bambou alla parler à sa fille de mariage. Il lui expliqua que beaucoup de beaux parties avaient demandé sa main. « Non, papa, je ne peux pas vivre sans toi !» Pourquoi veux-tu m'envoyer loin, dis-moi Oh, ma chère enfant, je ne peux pas vivre sans toi non plus, mais je ne peux pas te garder à la maison pour toujours. Je t'aime, mais l'amour nous enseigne de ne pas être égoïste. Je dois te laisser partir vivre ta vie. Je ne te forcerai jamais à épouser quelqu'un contre ta volonté, mais accepte au moins de rencontrer tes soupirants, d'accord Claire de Lune aimait son père tendrement et ne pouvait pas lui dire non. Le lendemain, cinq jeunes prétendants rendirent visite à Claire de Lune. Ils ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. Claire de Lune les regarda sans un sourire sur son visage et leur parla sans aucune note d'excitation dans la voix. « Je vais vous demander à tous de me ramener différentes choses provenant d'endroits différents. » « Je n'épouserai que celui qui pourra me ramener exactement ce que j'ai demandé. »« Je te ramènerai la lune noire si tu me le demandes, mon amour. Tu n'as qu'à demander. »« Je vais te dire deux mots. Va-t'en »« La jolie jeune fille n'a pas besoin de ta petite lune. »« Moi, je lui apporterai toutes les étoiles du ciel si c'est son souhait. »« Ne les écoute pas, ma princesse. Je te ramènerai la perle la plus brillante de tout l'océan. » Euh, je ne veux ni lune, ni étoile, ni perle de l'océan non plus. Mais je veux exactement ce que je vais demander à chacun de vous. Elle demanda alors au premier prétendant de lui ramener un bol en pierre d'un certain moine en Inde. Et le bol doit briller encore plus que moi, d'accord Au deuxième prétendant, Elle demanda une branche prise sur le seul arbre qui pousse sur la plus haute montagne de la région de la mer de l'Est. Ses racines étaient faites d'argent et son tronc était en or. Ses branches portaient des bijoux en guise de fruits. Et je veux avoir la vraie branche de cet arbre. Ne me manque pas de respect en m'en rapportant une fausse. Elle demanda au troisième prétendant de lui ramener la robe légendaire du rat de feu de Chine. Au quatrième, elle demanda de lui ramener le bijou aux sept couleurs qui reposait sur la tête d'un dragon. Et enfin... Gouillez. Trouve l'hirondelle qui a un coquillage dans son estomac et rapporte-moi ce coquillage. Merci à tous d'être venus. Mais je fais Moi jamais vous ai demandé Claire de lune savait que la tâche était impossible, mais c'était le seul moyen pour elle de rester avec ses parents pour toujours. Les semaines passèrent, mais les prétendants ne revinrent jamais. Le coupeur de bambou raconta à sa femme comment le deuxième prétendant a été pris dans un orage sur la mer de l'Est et a dû revenir sans la branche. Le troisième prétendant a tenté de trouver le rat de feu, mais à la place, il est tombé sur des oies qui l'ont mordu de toutes parts. Le quatrième essaya de trouver le dragon, mais quand on lui demanda d'entrer dans la forêt obscure, il y renonça. Quant au cinquième... Il essaya d'attraper l'hirondelle, mais ce qui mordre en retour. Le seul prétendant qui revint fut celui à qui on avait demandé de ramener un bol en pierre d'un certain moine d'Inde. Il ramena un bol étincelant, mais il ne brillait pas plus que Claire de Lune elle-même. N'y a-t-il donc personne dans ce pays qui soit capable d'épouser notre fille Chez nous Oh, nous sommes bénis. C'est moi qui devrais m'incliner devant vous. Je suis venu demander la main de votre fille pour l'épouser. J'ai entendu parler de toutes les choses qu'elle a demandé à ceux qui ont voulu se marier avec elle. Avec votre permission, j'aimerais pouvoir lui parler et voir quelle mission elle voudrait me donner. Euh... euh bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous. « Je l'appelle tout de suite. » L'Empereur attendit nerveusement de voir Claire de Lune. Quand elle apparut, il fut frappé par sa beauté. Il fut alors déterminé à l'épouser. Mais Claire de Lune avait quelque chose à dire. « Oh, Majesté, je sais bien que vous pourrez m'obtenir tout ce que je demande. Le bijou du dragon, la robe du rat de feu, la branche sur le tronc d'or... Ce sont des défis qui sont facilement à votre portée. Alors, je vous demanderai une seule chose, monsieur. C'est de respecter mon souhait de ne pas vous épouser et de ne jamais me demander pourquoi. Tu as raison. Je pourrais t'offrir tout ce que tu désires. Et si c'est donc ce que tu demandes, alors tes désirs sont des ordres. Mais... « Puis-je te demander quelque chose en échange ?»« Tu es une femme forte. Pourrais-je avoir l'honneur d'être ton ami ?» L'empereur et Claire de Lune devinrent amis et se parlèrent souvent. Le coupeur de bambou n'accepta plus aucun prétendant. Il ne voulait plus contrarier sa petite Claire de Lune. Une nuit, il entra dans sa chambre et il la vit assise devant sa fenêtre. Elle fixait la lune, des larmes pleins les yeux. clair de lune, pourquoi pleures-tu Eh bien, parce que je fais le même rêve chaque nuit, papa. Je ne te l'ai jamais dit car je ne voulais pas t'inquiéter, c'est tout. Quel rêve Je rêve que je me fais enlever et envoyer sur la lune par les habitants de la lune. Et la nuit dernière... « Une petite voix m'a dit que ça y est, le jour était venu. Le 15 de ce mois, ils vont venir me prendre, papa. Je ne veux pas vous quitter. » Le coupeur de bambou regarda la lune. Pour la première fois depuis longtemps, il réalisa à quel point la lune était terne. Comme si quelqu'un avait volé sa lumière. Il était inquiet pour sa fille. Il envoya immédiatement un message à l'empereur et demanda son aide. L'empereur jura de ne jamais laisser quiconque enlever sa claire de lune. « Le 15 de ce mois, je veux 2000 gardes royaux devant la maison de claire de lune. Personne ne la touchera. » Le 15e jour arriva. La maison de claire de lune était encerclée par 2000 gardes royaux prêts à tirer leurs flèches. L'empereur lui-même avait sorti son épée et se tenait debout devant la maison. Le coupeur de bambou emmena clair de Lune au sous-sol. Sa mère la tenait fort. Tout le monde était prêt à la protéger. Quand soudain, une lumière puissante brilla dans le ciel. Oh Mais qu'est-ce que c'est que ça Je ne vois plus rien Un magnifique carrosse descendit du ciel entouré d'une multitude de fées. Elle jouait une belle mélodie avec leur flûte. Soudain, Claire de Lune ferma les yeux et s'envola malgré elle vers la source de la musique. Elle sortit du sous-sol en volant, suivie de ses parents qui lui couraient derrière. Les fées touchèrent Claire de Lune avec une plume d'argent brillante. Et la robe de Claire de Lune se transforma en une superbe robe blanche, longue et légère. Elle ouvrit les yeux et sourit. Sa peur avait disparu. Elle marcha vers ses parents et les enlaça. « Papa, tu as pris si grands soin de moi. Mais maintenant, je dois retourner auprès des miens pour faire mon devoir. »« Quoi Je ne comprends pas. »« La lune est terne parce que je suis ici sur terre, papa. Je suis le clair de lune. La lune est incomplète sans moi, tu sais. » Je suis la lumière qui guide l'humanité dans les nuits sombres. Je m'étais égaré au milieu d'une journée et j'avais oublié qui j'étais quand je suis venu me poser sur terre perdu et fatigué je me suis assise sur le bambou et c'est là que tu m'as trouvé. Donc tu dois partir maintenant on ne va pas te manquer Maman, je viendrai te voir toutes les nuits. La seule fois où tu ne me verras pas, Ce sera le soir du mois où il n'y a pas de lune dans le ciel. Et toi, tu as été un grand ami pour moi. Mais je dois partir maintenant. » Claire de lune s'assit dans son carrosse et d'un air joyeux, elle dit au revoir d'un signe de la main à tous les habitants de la Terre. Elle n'était pas triste car elle savait qu'elle veillerait toujours sur eux depuis le ciel. Le carrosse la porta alors jusqu'à la lune. Le coupeur de bambou sécha ses larmes et attendit le retour de sa claire de lune. Et elle revint avec la lumière de la pleine lune. La lune brillait de mille feux. L'empereur ne se maria jamais. Toutes les nuits, il fixait la lune pendant des heures et souriait à l'amour de sa vie. Le coupeur de bambou retransforma sa grande maison en une vieille petite hutte Car c'était là le seul moyen de pouvoir laisser entrer son clair de lune dans la maison, parle-toi, une fois la nuit venue. Le coupeur de bambou et sa femme finirent ainsi leur vie le plus paisiblement du monde. Fin